De la naissance à la mort, il nous colle comme un symbole. En nous dictant sa volonté, n'étant fait pas mon pote. Tout ceci, c'est la volonté d'un zambé. Ton nom, ce nom mystique, nom du vrai bantou du centre, me rappelle cette magie noire que jadis faisait peur aux profanes. T'inquiète, man C'est de là que tu tires ton souffle et ton inspiration en dépend. Balogi et ton nom. Balogi, je n'ai pas dit que Tu as ça te dit. Moza Où est-nous Moza Je suis dans l'exil comme femme. Ils ont pris mon histoire pour une fable. Pour distraire bataille et fontaine, me réduire à un tas d'espèces, un spécimen naïf, comme et natif, du pays des grands lacs, sommet de récifs. Mon récit abrasif, travaille le motif, en guise de travaux d'intérêt collectif, c'est pas la thérapie en musique par défaut, pour les thèses des descendants de Dolto. salam entre les bombes lacrimales, le ressentiment et la haine viscérale. Appris de mes erreurs pendant l'intervalle Pour retrouver le cliché initial Ma détermination est intrinsèque Car la maison n'accepte pas l'échec Le goût de la brousse Avec mon onno sous le pouce Mes frais de à coups de disto Me détache du lot sur des notes et sac à terme, entre tradition et moderne Ça reste frais, donc on ne desserre le paterne. Ma poésie est en mouvement Le bruit est une assise non pas un vivant Je laisse le sable descendant de Boris Van. Moi je me réclame de k1 des déviants J'appuie au salut manche, J'ai payer mon tube, donc gable et change Différent malgré les vices de forme apparente Toucher du bois, la poisse a le cœur sec Mais la maison n'accepte pas l'échec Au profond, pour marquer le fossé Flow posé, pour qu'il puisse accrocher Pour être du tiers et du quart Buvoir, l'impression est pas Même si le ciné n'est qu'un produit d'appel Pablo, prend le propos visuel DJ The King, en chef d'orchestre Cyril Harrison, capture le monstre Entre, dans un registre familier Singulier, de mon hôtel particulier J'ai l'empathie et la patience. J'apprends à pardonner, à prendre distance. Et c'est leur mépris que j'exécute. Soit je fais le jeu, soit je fais le break. Mais la maison n'accepte pas l'échec. I could bleedy pass on king max king just a